Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Ils la placèrent au milieu du peuple et dirent à Jésus. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle !» Et s'étant de nouveau baissé, il continuait d'écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui parla. « Femme, où sont ceux qui t'accusaient Personne ne t'a-t-il condamné ?»« Non, Seigneur !»« Alors, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. »« Tu rends témoignage de toi-même » « Ton témoignage n'est pas vrai !»« Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez ni d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez selon la chair, mais moi je ne juge personne. Si je juge, mon jugement est vrai, et je ne suis pas seul, car le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai, « Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. »« Où est ton Père ?»« Vous ne me connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jésus dit ces paroles en enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor. Personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. « Je m'en vais et vous me chercherez, mais vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. » Sur quoi les Juifs se dirent Se tuera-t-il lui-même puisqu'il dit « Vous ne pouvez venir où je vais ?»« Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. »« Mais qui es-tu » Ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Comme ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père, Jésus leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il s'adressa alors à eux. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. »« Nous sommes la postérité d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ?»« En vérité, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Notre Père, c'est Abraham si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon Je n'ai pas de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire, mais il en est un qui la cherche et qui juge. « En vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. »« Maintenant, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. »« Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. »« Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort Les prophètes aussi sont morts. »« Mais qui donc prétends-tu être ?»« Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. »« C'est mon Père qui me glorifie. » Lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas, pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Tu n'as pas encore cinquante ans et tu as vu Abraham En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple.